ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك aujourd'hui c'est le cours dans les دروس Du livre Al-Fatawa al-Muhima fi al-Umma. is er nog een Fatawa des ulama salafiïens au sujet du mannages des, euh, des, des kawarijs contemporains qui s'amenent des ordres sur la terre au nom de l'islam. En dan is het zo dat we de partijen van het le sheikh répond au sujet des attentats terroristes sont faites au nom de l'islam ou au nom du djihad. Et donc la première, la première fatwa qu'on va lire aujourd'hui dans ce sujet-là, c'est la fatwa du Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Abdillah al-Sheikh euh, rahimahullah wa hafazahullah, c'est le, le mufti actuel de l'Arabie Saoudite. Et euh, ça, c'est une fatwa qui est tirée d'une cassette, Hein, dans laquelle on a réuni toutes les paroles des, des, des ulama au sujet de, des attentats puis des, euh, des trucs de ce genre. Donc euh, on commence à lire cette euh, fatwa, La question c'est "Est-ce que des musulmans aujourd'hui a le de certains qui وفقيهن بالارتيالات وارتيالو من يعتقدون كفرهم من يعتقدون كفرهم لولائهم المطلق لدول الغرب نرجو التوضيح La question c'est: on voit qu'il y a certains musulmans qui sont sortis Et qui qui sont sortis de l'autorité du dirigeant. C'est-à-dire ils ne reconnaissent plus l'autorité du dirigeant et euh, et allez, ils se, ils s'apparentent à l'islam. Ils ils disent qu'ils appartiennent à l'islam, qu'ils font partie des musulmans et qu'ils sont des disons des spécialistes dans les attentats. Et ils croient que ils, ils, ils, ils croient que C'est permis pour eux de faire des attentats terroristes contre ceux qu'ils considèrent être des Koufa, parce qu'ils ont soit des pris les pays occidentaux comme étant des alliés. Ok, donc le chef, il demande euh, là on demande au chef la question à ce sujet là. Qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet là Et donc le chef, Abdelaziz, le chef, il a répondu en disant هذه الفتن والمصائب هذه من الفتن والمصائب لأن هذه الأمور إنما نشأت من هؤلاء وأصل ذلك الجهل في كثير, من في كثير من المسلمين قد يفهم الإسلام أحيانا على غير واقعه وعلى غير مفهومه وقد يقتنع بفكرة ولكن لا يقيم النتائج dus de تلك الافعال van première partie de la réponse du cheikh il dit que insigne frère ça c'est des des fitan qui se passent et des des des difficultés qui arrivent des problèmes qui se passent dans la Oma actuellement et elles arrivent, Hein, ces, ces choses-là, de la part de certains, et la base de ça, c'est l'ignorance, l'ignorance de beaucoup de musulmans au sujet de l'islam. Certaines personnes, parfois, ils comprennent l'islam, ils, ils mais d'une façon qui est contraire à la réalité, c'est-à-dire, ils comprennent mal l'islam, ils ne comprennent pas de la façon correcte ils sont convaincus parfois par une idéologie, hein, mais ils ne regardent pas par la suite les conséquences des actions qu'ils posent. Est-ce que ces compréhensions-là ou ces, ces idéologies-là qu'ils ont adoptées, est-ce qu'elles amènent un bien Est-ce qu'elles est qu vont réaliser du bien Ou bien est-ce qu'elles vont réaliser quelque chose de faux, quelque chose de mal à la fin Après il dit à l'Islam, l'amiya' ti dilerti alat. ولا بقتل الناس جاء للدعوة إلى الله وتبيان الحق والتحذير وتحذير الناس أما سلوك هذه الطرق بمعنى أي أعتقد أن هذا كافر فيجب قد فيجب أن أقتله هذه لا تحقق شيئا ولا تنفع هذه أمور إن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه الأمور إنما يرتكبها أناس قصر علمهم وقلت معرفتهم وضعف فقههم في دين الله فأجزوا عن الدعوة إلى الله واتخذوا تلك الوسائل لتنفيذ أمورهم وأعمالهم هذه إنما هي خدمة لغيرهم ولتحقيق أهداف غيرهم لا لهم فيها أي مصلحة نحن لشيخي نعلم ذكر الإسلام N'a pas amené les attentats, hein, et le fait d'attaquer les gens et de faire des, des choses, des attentats et des attaques et des trucs de ce genre. Et non plus, l'islam n'a pas demandé ou appelé à tuer les gens. L'islam est venu au contraire pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et de leur clarifier la vérité et d'avertir les gens. Hein, mais par contre, le, le, le, les, la voix que ces gens-là, certains d'entre eux, en, euh, empruntent, Pour essayer de, soi-disant, d'arriver à établir la, la force de l'islam, il s'imagine que ça c'est quelque chose de, de, de bien et d'islamique, par, par exemple, il dit, ah ça c'est un kafl, c'est un mécréant et donc c'est obligatoire de le tuer. Il dit ça, ça n'amène aucun bien de penser de cette façon-là et d'agir de cette façon-là. Parce que, Les gens qui agissent de cette façon-là, c'est des gens qui ont peu de connaissances de l'islam ou presque pas de connaissances du tout. C'est pas des gens qui ont étudié l'islam avec les ulama de l'islam et qui ont acquéré une science et un ilm, hein, Donc c'est juste des gens qui souvent sont basés sur des idéologies hein, et sur des livres de, écrits par des soi-disant penseurs islamiques et non pas du fiqh et non pas les paroles des ulamas de l'islam les fuqaha, les muhaddisin, les mufassirin, les ulama qui ont le fiqh de l'islam, sous le fiqh et d'autres sciences islamiques qui sont nécessaires pour bien comprendre la religion islamique. Donc, les shaykhs, leur fiqh de la religion est très faible, et donc ils n'ont pas été capables d'appeler les gens à l'islam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils n'ont pas été capables d'appeler les gens à l'islam Ils ont cru que la meilleure voie et les meilleurs moyens à utiliser pour arriver à leurs objectifs, c'est de faire les actions qu'ils font, c'est-à-dire les, act les actes de terrorisme, de mettre des bombes, de, de mettre des bombes dans certains endroits pour essayer, soit disant, de tuer les coups soit dans les pays musulmans, hein, comme ils font dans certains pays musulmans, ces gens-là, parce que, des donné qui considèrent que les gouvernements des pays musulmans sont des mécréens et que leur gouvernement est mécréen, donc ils déclarent par la suite que l'armée sont des mécréens parce qu'ils disent que l'armée supporte l'État, <cười> donc par la suite ils vont déclarer également tous ceux qui travaillent euh, dans, les, dans des emplois qui sont reliés avec euh, par exemple les fonctions publiques ou des trucs qui ont rapport avec le gouvernement sont des mécréens eux aussi parce qu'ils travaillent avec le gouvernement, et par la suite Bon, et ainsi de suite, comme ça, ils arrivent à déclarer tout le peuple comme étant des mécréants par la suite. Et donc, euh, quand ils voient que les gens ne supportent pas, eh ben, ils disent, ça y est, tout le monde est pouvoir, sauf nous. Et puis, là, ils commencent à mettre des bombes un peu partout pour essayer, soi-disant, de, de nuire au gouvernement. Ça, c'est dans les pays musulmans. Puis, qu'est-ce qu'ils font dans les pays non-musulmans? Eh ben, c'est un peu dans le même genre d'action. Ils mettent des bombes dans certains endroits, pour tuer des coufards et pour, soi-disant, euh, déstabiliser le pays des Micréens et pour créer des problèmes entre les relations entre les coufards et les pays musulmans. Donc tout ça, euh, le cheikh, il dit que, comme il dit, ça, c'est dû à leur ignorance de la réalité de l'islam. Okay et euh, il y a Comme le chef, il dit, ils n'ont pas été capables de comprendre l'islam et d'appeler à l'islam. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Makkah, il, il a appelé les mouchrikines à l'islam pendant 13 ans. Et malgré ça, on voit dans l'attitude des mouchrikines à Makkah que les mouchrikines ne voulaient rien savoir au début. Et qu'ils l'insultaient par toutes sortes de noms. Ils le traitaient de menteur, ils le traitaient de magicien, ils le traitaient de il y a des fous, toutes sortes de, de, de, de critiques et de noms comme ça pour l'insulter, pour euh, le rabaisser, d'accord Malgré tout, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, bon ça y est vous êtes des mécréants, je vais vous tuer, et puis commencer à les attaquer. Il n'a pas dit ça, et il n'a pas fait ça non plus. Il a été il a été persévérant, il a été endurant, il a continué à transmettre aux gens le message de l'Islam, Il a continué à enseigner aux gens qu'il y a un seul Dieu, celui seul qu'il faut adorer. Hein. Donc on voit que l'attitude du Prophète face à l'opposition des mouchriquins, face à la, le mauvais traitement qu'il a reçu de la part des mouchriquins, face à la torture que les premiers croyants ont dû euh, subir, leur attitude vis-à-vis -vis tout ça, c'était toujours l'attitude d'être patient d'être endurant et de rechercher dans cette patience et dans cette endurance-là une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, euh, nasib ala'an, al-ambiya wa, wa al-amsal fa'l-amsal. Yanni, comme, yanni, celui qui est plus durant, celui qui a le, les épreuves les plus difficiles sont les prophètes puis ensuite, euh, ainsi de suite comme s'il si est Salihin et par la suite les gens qui viennent en dessous d'eux. Ça veut dire que plus une personne est droite dans sa religion et plus une personne est ferme dans sa religion, plus il aura des, des épreuves, plus il, il aura des difficultés. Il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là, je ne me, me rappelle pas exactement le, le, le, les mots exacts en arabe. Mais c'est pour dire euh, que tous les gens qui sont plus ils sont proches d'Allah, plus ils font des efforts dans leur religion, plus ils euh, sont euh, dans le Da'wah et qu'ils appellent les gens à l'islam, plus ils auront des difficultés, plus ils auront des épreuves, plus ils auront des tests de plus en plus difficiles, selon le niveau de foi qu'ils ont, selon le niveau de pratique de l'islam qu'ils ont. Donc, Si quelqu'un appelle à l'islam, et qu'il euh, il, qu il a de la connaissance, et qu'il prêche l'islam aux gens, et bien c'est normal qu'il aura des difficultés, ça c'est de un. Deuxièmement, il y a des gens qui n'ont pas étudié l'islam, et puis quand ils vont par exemple pour essayer d'appeler les gens à l'islam, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, qu'ils ne sont pas capables… D'établir l'épreuve et de clarifier les choses d'une façon, façon convaincante et significative. Donc qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire comme résultat C'est que les gens n'acceptent pas d'eux. Non pas parce qu'ils rejettent nécessairement l'islam toutefois, euh, c'est à cause de la façon dont ils ont montré l'islam ou la façon dont, dont ils ont expliqué l'islam à ces gens-là qui n'est pas la façon correcte. D'accord Donc, Euh, l'islam c'est le tawhid, c'est la ilaha Allah. c'est d'expliquer aux gens qu'il y, y a seulement Allah qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu ta'ala c'est euh, un mensonge et c'est faux, et donc d'appeler les gens à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et ensuite d'appeler les, les gens à tous les autres aspects de l'islam étape par étape, toujours en commençant par le tawhid, bien entendu mais de présenter ces, ces arguments-là et ces preuves-là d'une manière qui va être capable de convaincre et qui va être capable de d'éliminer et de, de, de détruire les doutes que les mouchtikins et les kouffars essaient de mettre face aux gens qui appellent à l'islam. Donc, lorsque la personne, le musulman qui a la bonne connaissance de l'islam va présenter l'islam, c'est possible que Les gens vont pas accepter nécessairement, ils vont pas nécessairement accepter tout de suite, même si la personne qui explique est la meilleure personne pour expliquer. La preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah, et il y a eu d'autres messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Isa, et Moussa, et Ibrahim, et d'autres qui ont appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était les meilleurs dans la da'wah, et c'était les plus connaissants en ce qui concerne la religion et la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, malgré ça, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté leur message et leur appel. Regardez par exemple l'exemple de Moussa, alayhi salam, lorsqu'il est allé voir Pharaon pour l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ben n'a pas accepté. Et non seulement ça, Moussa lui-même, quand il est venu pour expliquer aux gens, euh, pour aller, quand Allah lui a dit, va, de, va appeler Fir'aoun, et demande-lui de, de, d'adorer, de m'adorer, etc. Eh ben, Fir'aoun, euh, non euh, Moussa, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Walaykum Asra, sallallahu alaykum, il a dit, Oh Allah, je crains qu'ils ne vont pas m'écouter. Hein Alors, envoie avec moi mon frère Haru, et il va comme me supporter dans ma da'wah. Donc c'est pour dire que, allez, même Moussa al Salam, Allah lui a ordonné d'aller présenter le message de l'Islam, et lui-même il a, il a cru que par lui-même tout seul, il n'allait pas être capable d'expliquer ou qu'il n'allait pas expliquer clairement assez clairement les choses, euh, peut-être parce qu'il avait une difficulté des fois dans, à, à s'exprimer, des choses comme ça. Mais alors, il a demandé à Allah de, le support, de lui donner le support en, en envoyant avec lui son frère Haroun. Et effectivement, par la suite, Allah lui a dit d'accord. Va avec ton frère Haroun. Hein? Et ils sont partis tous les deux pour parler avec Pharaon. Donc, mashallah. Regardez donc dans ce cas-là, ils étaient non pas un mais deux pour appeler Pharaon à la vérité. Et malgré ça, ils n'ont pas accepté. Toutefois, euh, ça c'est pour expliquer que Donc, même si quelqu'un des fois peut expliquer bien aux gens l'islam, peut-être que des gens ne vont pas accepter, mais dans ce cas-là, la, la preuve a été établie contre ceux-là et maintenant ils n'ont plus d'excuses par la suite parce qu'on on leur a clarifié ce qu'ils devaient savoir et ils ont rejeté la vérité avec connaissance. Toutefois, dans le cas où des gens n'ont même pas clairement et, et correctement présenté le message de l'islam à des, à des koufars, hein et que à cause de ça, les gens n'ont pas accepté le message, et bien là, dans ce cas-là, c'est leur faute à eux. Et quand ils voient la réaction des gens, que les gens n'acceptent pas de l'islam, ils prennent la chose personnelle, parfois, et non pas, ils ne prennent pas pour Allah s.a.w., de sorte que c'est Allah qui guide, et Allah lui a, nous a donné uniquement la tâche de transmettre le message. hein in alayka illa Donc, nous qu'est-ce qu'on fait On transmet le message. Si la personne accepte, elle accepte, c'est pour elle-même, alhamdoulilah. Si la personne rejette le message, elle rejette le message et c'est contre elle au jugement dernier. Donc, nous c'est seulement tra la transmission du message. Si la personne nous insulte, si la personne nous traite de nom, si la personne nous, nous crache au visage, si la personne nous donne des coups ou nous lance des pierres, hein, tout ça c'est arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est arrivé aux sahaba. Donc si ces choses-là nous arrivent par conséquence du fait qu'on a appelé les gens à Allah s.w., et bien ça, on doit accepter ça comme étant une épreuve et comme étant un test et demander euh, l'aide d'Allah s.w. et euh, a -t demander à Allah qu'il nous donne plus de patience et non pas de réagir pour, et de prendre la chose d'une façon personnelle pour dire, ah, regardez ces kuffars, ils détestent l'islam et donc essaie de te venger pour toi-même et de réagir d'une façon violente comme certains par exemple qui vont faire des attentats terroristes par exemple. Et comme le cher explique, il dit ça, c'est à cause de leur ignorance, ils n'ont pas été capables de faire le darwah, ils n'ont pas eu la connaissance, hein, et donc ils ont pris ces moyens-là, en croyant que ça c'est des moyens pour faire le darwa, hein mais on sait très bien que les moyens de faire le darwah sont des moyens qui peuvent être multiples, mais qui doivent être toujours en accord avec la charia, avec les fondements et les principes de la charia. Donc, dans ce cas-là, c'est pas n'importe quel moyen qu'on peut utiliser pour établir l'islam, comme il y en a qui croient que les, les, le but justifie les moyens. Donc, n'importe quel moyen qu'on veut utiliser, tant que ça nous amène à, à notre but, c'est ça l'important. On dit, nous, on veut établir un état islamique. Donc, tous les moyens pour arriver à établir cet état islamique-là sont bons, même si c'est contraire à l'islam, c'est pas grave, parce que le but c'est bon, donc ça c'est contraire à l'islam et c'est un, un fondement qui est tiré des Koufars, des communistes hein, et des Juifs et Amis qui considèrent que le but, c'est ça qui justifie tous les moyens que tu peux utiliser, et donc nous on rejette ça, cette mentalité-là et cette, cette règle-là, comme ces gens-là les utilisent. Et le chef, nous dit que quand ils agissent de cette façon-là, et quand ils font ces actes de terrorisme et de violence, qu que, qui, à qui ça rend service en réalité Ça rend service à d'autres et non pas aux musulmans. Hein ça ne rend pas service à l'islam et aux musulmans, mais ça rend service aux ennemis de l'islam et aux kouffars qui vont utiliser ces attentats-là Premièrement, pour faire une, une campagne de propagande contre l'islam, contre les musulmans, hein, et ça c'est dans les médias, on le voit encore aujourd'hui jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y a un attentat ou qu'il y a quelque chose qui se produit, hein, qui est fait par des musulmans au nom de l'islam, ou on essaie d'attaquer ou de tuer des non-musulmans ou de tuer, même dans les pays musulmans, de tuer des musulmans au nom de l'islam, c'est toujours utilisé par les médias pour montrer que, regardez, ça c'est des musulmans hein, et, et, et c'est ça leur religion, c'est ça leur religion, c'est de tuer les gens. Donc ça c'est certain que ça a un impact, et un effet négatif pour l'image des musulmans en général, et les répercussions de cet impact négatif-là négatif -là, sont plus grandes encore, du fait que, qu'est-ce qui arrive à la, à la suite de ça Il y a des musulmans qui sont forts, qui sont, dans le sens qu'ils ont une foi forte et qu'ils ont une connaissance et une compréhension. Ils savent que ces choses-là, ça, ça ne fait pas partie de l'islam et ils savent que peu importe ce qui arrive, ils vont rester fermes sur la pratique de la religion et de l'islam. Ils ne vont pas euh, commencer à dévier ou commencer à s'affaiblir à cause de, de cette propagande contre l'islam. D'accord Parce que pour eux, c'est clair dans leur cœur, c'est clair dans leur religion que ça c'est une propagande, c'est des plaintes que les Kouffars sont en train de, de, de, de faire contre les musulmans pour les éloigner de l'islam. Donc pour eux, ça va alhamdulillah parce qu'ils ont compris et ils ont une fermeté dans leur foi, alhamdulillah, mais toutefois il y a une autre catégorie, et c'est la majorité de musulmans qui n'ont pas une foi ferme et une force dans leur foi et dans leur pratique de l'islam pour ces musulmans-là, ça, ça crée une fitna très grande du fait que cette propagande médiatique-là agisse contre les musulmans, parce que ça les oblige à, euh, disons, prendre une position parfois qui va aller à l'encontre, en, en, en, en contre, contre l'islam parfois, du fait qu'ils vont se sentir euh, marginalisés, ou bien ils vont, ils vont se sentir comme si euh, on, a mis, on a braqué l'attention et donc ils vont peut-être à cause de ça essayer de se désavouer de l'islam vis-à-vis des non musulmans pour pour essayer de faire plaisir aux non musulmans et pour essayer de montrer que étant nous qu'ils ne sont pas d'accord avec ces affaires-là et qu'on associe ça à l'islam que eux ils n'ont rien à voir avec l'islam parce que ça c'est dû à leur ignorance de l'islam et à leur faiblesse de la foi également parce que tu vois par exemple des femmes qui vont, par exemple, qui portent pas le hijab. Quand elles sont au travail, elles sont entourées de kuffar. Donc, euh, pour essayer de montrer que, par exemple, elle, elle n'est pas d'accord avec euh, ces affaires-là, elle va, elle va essayer de montrer, même parfois dénigrer l'islam, dé, dénigrer les musulmans et parler contre la religion et contre les musulmans pour essayer de se, euh, rapprocher d'eux et pour leur montrer qu'elle, elle n'est elle pas comme, euh, les autres musulmans. Voilà. Il va dire, non, nous, moi, je suis musulman, mais je suis pas, euh, comme ces gens-là, je me voile, je, je pratique ma religion, mais je me voile pas, hein, la religion c'est dans le cœur, je commence à dire plein de bêtises, plein de faussetés, juste pour y aller que ces koufards-là soient contents d'elles, Et même, j'avais lu une, un article une fois écrit par un, un journaliste dans le journal de Montréal, racontait l'histoire d'un, d'un Algérien mort un Algérie, ça aurait pu être n'importe quel musulman de n'importe quel pays, mais c'est juste pour dire il a, il a mentionné son origine. Et il disait que depuis quest ce qui était arrivé dans les accommodements, de, euh, les accommodements euh, raisonnables, oui. puis tous ces trucs-là, depuis ce temps-là, on se moquait de lui, à son travail. On lui demandait « Où est-ce que tu as stationné ton chameau euh, ?», des trucs comme ça. Chaque fois Euh, on le traitait de on, on faisait des, des blagues avec lui sur l'islam, sur le terrorisme, tout ça. Malgré que lui, c'est un gars. Hein, regardez comment le journaliste l'a décrit. Il a dit, c'est un musulman modéré, d'accord. Mais c'est quoi pour lui le musulman modéré Il dit, c'est un gars. Il, il ne veut rien savoir de la religion. Pour lui, l'islam, ça ne compte pas. Il mange du porc, il boit de l'alcool, il fait pas la prière. Il dit que pour lui, la religion, ça compte pas. Donc regardez, dès le premier moment il dit, ça c'est un musulman modéré, Donc, ça en réalité c'est même pas quelqu'un qui parle comme ça, qui dit que pour lui la religion ça compte pas, hein, que ça n'a aucune importance pour lui, et ça c'est pas, pas un musulman, un croyant ne peut pas dire des choses comme ça, ça c'est de un. En plus, quelqu'un qui ne, ne prie pas, qui, qui mange du boire et qui boit de l'alcool, ok, ça c'est des grands péchés dans l'islam. Comment tu peux dire que de faire ça c'est l'exemple d'un bon musulman modéré, parce que la modération c'est pas ça. La modération c'est d'être au juste milieu, de pas de pas exagérer et de pas enlever non plus. Donc un musulman qui est modéré, selon les règles de l'islam, selon la définition islamique, c'est quelqu'un qui pratique sa religion, qui s'éloigne de ce qui est interdit, puis qui fait ce qui est obligatoire. Ça c'est un, un musulman modéré. Un musulman qui fait des péchés et qui désobéit à l'islam. C'est quand même un musulman, mais c'est un musulman qui est faible dans sa foi. Hein Et c'est pas ça, disons le modèle qu'on qu déclare comme étant un modèle de musulman modéré. C'est un musulman, mais c'est pas un musulman qui respecte comme il faut les principes de la foi. Il a des faiblesses dans sa foi. Donc, euh, on voit qu'il y a un mélange. C'est comme si on essaie de nous dire que si tu veux être un musulman selon Euh, le, nos, nos valeurs euh, québécoises par exemple ou canadiennes, ou européennes ou autres, ben tu dois rentrer dans notre définition à nous, c'est-à-dire les koufars, euh de qu'est-ce que c'est un musulman qui est correct, selon nous, d'accord Donc, il le décrivait comme ça. Ouais, c'est ça, <rire> l'ordre officiel des, des musulmans du Québec. Si tu veux être un bon musulman, ben voici comment tu dois être. Tu dois manger du pain, boire de l'alcool, te mélanger avec euh, tout le monde, et euh, pas te déranger à quoi faire, pas parler de religion, garde ta religion pour toi, puis. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle civilisé, ouais. est civilisée, ouais. C'est grave, hein? C'est ça, c'est ça ce qu'ils disent encore aujourd'hui, que la femme qui n'est pas voilée, c'est une femme civilisée, euh, c'est une femme, alaikum salam wa rahmatullahi wa là comme on disait, cette catégorie de musulmans-là, ça, ça les affecte d'une façon très négative comme on voit, et ils se faisaient, comme on dit, euh, embêter à son travail de plus en plus à cause des, des, des événements qui s'étaient produits. Malgré que c'est quelqu'un qui essayait de se, le moins possible de paraître comme étant un musulman. Et ça c'est pour montrer en réalité que, à, ces, à cette catégorie de soi-disant musulmans, pour, pour qu'on leur dise à nous, pour qu'on leur dise à eux, peu importe ce que vous allez faire pour faire plaisir aux non-musulmans, que vous allez, des, vous allez faire des compromis, que vous allez transiger pour que les, non musulmans soient satisfaits de vous, peu importe, hein, ils ne vont jamais vous reconnaître comme étant un des leurs. Et vous n'allez jamais être considéré comme étant euh, égal à ces gens-là vis-à-vis de... Dans, selon eux, c'est quelque chose que ces gens-là n'ont pas compris. Hein, et ça, souvent, c'est comme ça. Même si quelqu'un dit, bon, euh, il est arabe, OK, ou pakistanais, ou turc, ou d'un pays qui, qui a une origine dont le peuple sont des musulmans, hein, car s'il vient ici dans le but de s'intégrer et dans le but de montrer que il veut se dé, détacher de son origine et détacher de sa culture ou se détacher de sa religion, et ben, peu importe à quel point il va s'éloigner, même si par exemple, même s'il si déclare ouvertement devant les Kouffars qu'ils ne croient plus en Islam, puis même si les Kouffars l'élèvent, c'est en réalité pour l'utiliser, c'est juste pour l'utiliser. Les Kouffars vont l'élever non pour l'utiliser parce que ça vient en accord avec leurs intérêts pour le moment. Mais quand c'est fini, quand ils n'ont plus besoin de cette personne, ils vont l'ajouter comme une, une chaussette sale parce qu'ils n'ont ils ont pas de respect réellement, réellement pour ces gens-là. Ils les utilisent uniquement pour essayer d'influencer le reste des autres musulmans, pour essayer de les éloigner de leur foi et de leur religion. Hein Donc, c'est pour dire que, il y en a qui ont dit, ah, les attentats du 11 septembre, ça, ça a été une bonne chose, parce que à cause de ça, beaucoup de gens ont entendu parler de l'Islam et beaucoup de gens se sont convertis à l'Islam. Donc, c'est comme si on essayait de dire, bon, les attentes. il faut faire de plus en plus d'attentats pour que de plus en plus de gens <rire> deviennent musulmans. Et ça, c'est absurde, hein. Donc, au contraire, peut-être que certains, ces gens-là disent, ah, ils ont entendu parler de l'islam à cause des attentats. ok, Mais, Yali, est-ce que ça aurait été pas mieux qu'ils entendent parler de l'islam, non pas à cause des attentats, mais à cause que les musulmans ont fait la dawa? et ont expliqué l'Islam, et ont montré aux non-musulmans la bonne, euh, la vraie signification de qu'est-ce que ça signifie la religion d'Allah, hein, et non pas ces actes sauvages et tout ça. Parce qu'il y a des Koufars, parmi les Koufars, il y en a une catégorie d'entre eux, comme les socialistes hein, et d'autres, qui ont approuvé les attentats et justifié ces attentats-là, et qui ont plein de théories, de complots. Hein, derrière cette, cet attentat-là pour essayer d'expliquer ou d'insinuer toutes sortes de, de choses et pour utiliser cet attentat-là d'une manière politique pour essayer d'attirer des gens à leur idéologie politique et à leur, euh, à leur euh, tendance. Hein. Donc, c'est pour dire que même parmi les Koufras, il y en a qui ont, qui ont été en accord ou qui ont approuvé indirectement cette, ces, ces choses-là. Donc nous on leur on dit non. Il y a ces attentats là c'est contraire à l'islam. Les effets négatifs de ces attentats là sont désastreux pour le monde musulman. Ça, ça, a justifié, ça a justifié des non seulement des, des comportements il y a des négatifs, des fois dans les médias, mais aussi ça a justifié des comportements négatifs même sur le plan militaire et des invasions de pays et des destructions de de, de nations et de de de, de faire couler le sang et de détruire les maisons et les les biens des, des milliers et des milliers de musulmans donc essayer de justifier que ça ça a eu, ça a eu des bonnes conséquences pour l'islam et pour les musulmans c'est déjà complètement hein, absent dans l'esprit ils ont perdu la tête comme on dit donc il Donc, ont, comme le Cheikh dit, ils n'ont pas, pas, établi ou réalisé aucun but pour les musulmans et pour l'islam, mais uniquement ils ont réalisé les objectifs des kuffars. Et nous, on a aucun fait dans ces, dans ces actions-là. Le Cheikh dit par la suite :« kafir al kafir L'idée que, de, de, de prendre ces moyens-là pour essayer d'arriver à, euh, soi-disant, établir l'islam, et de croire que, ah, lui c'est un kafir, donc s'il est kafir, il faut le tuer. Et il y a des gens comme ça, hein, qui, qui s'imaginent ça, que si quelqu'un est kafir, il faut le tuer. Et ça c'est des gens qui n'ont rien compris. Et, ça n'a rien à voir avec la dawa et que ça, ça ne fait pas partie de l'Islam. Euh, C'est pour ça qu'il y a des gens qui, a, qui ont eu le, le, la réaction contraire, ils ont dit, ah si tu dis kafir, ça veut dire qu'il faut tuer le, le kafir. Donc, il y en a qui ont eu le, le, le, la position opposée, mais il ne faut pas dire qu'ils sont coupards, hein, il faut dire qu'ils sont des croyants. <rire> Donc, Ou bien ne dis pas qu'ils qu sont des kofars ou des mécréens, mais dis qu'ils sont des non-croyants. Ça c'est une autre fin. Oui c'est ça, oui c'est ça. Que tu dises, la réalité si tu obsèves non-croyants, non je veux dire non-croyants, mmh. ouais, peu importe ce que tu dises non-soumis, ouais. c'est comme si tu disais, si tu dis mécréens, ou non croyant c'est la même chose hein. sauf que quand tu dis mécréant ça ça pique ça leur fait mal ça leur fait mal au cœur parce que ça montre qu'il y a une différence tout Allah il a utilisé le terme kuffar et kafir donc pourquoi Allah n'a pas utilisé un autre terme pourquoi Allah n'a pas dit dans le Coran al-Muslimin » et, et est-ce que toi tu accepterais qu'on dise que tu es un un non mécréant ou un, ou un non kafir Hein donc, euh, donc ça, si <rire> tu n'acceptes Donc, si pas qu'on t'appelle un non-mécréant, tu Pourquoi tu demandes qu'on appelle des non-croyants des non-croyants, non c'est des koufars, c'est des mécréants, c'est la même chose. Mais ça, ça veut pas dire qu'on justifie la, les attentats, gest... ça veut pas dire qu'on justifie ceux qui transgressent au sujet des, des mécréants, puis qui font du... De, du tort au mécréant, hein. on critique uniquement ceux qui appellent à dire par exemple, euh, par exemple, ah non, il faut aimer les couffards, puis il faut euh, les traiter comme nos frères, et comme si ce sont des frères, non, il y a une différence entre les deux, on, on a le droit d'être bon avec eux, d'agir bien avec eux, d'être juste avec eux, de faire du business avec eux, vendre, acheter, faire du commerce, hein. Et même si c'est tes parents qui sont pas musulmans, tu dois être bon avec eux, les obéir dans le bien, parler bien avec eux, les respecter dans le bien. Mais quand tu, quand ils t'ordonnent que tu quelque chose de mal, ou des choses de ce genre, là, tu, tu dis non, moi je dois pas, euh, je peux pas vous obéir dans ce qui est interdit par Dieu. C'est ça la limite. Toutefois, il y a, on voit qu'il y a un mélange à ce sujet-là. Et il y en a qui mélangent le fait de déclarer un non-musulman kafir, Avec le fait de déclarer un musulman kafir. Et ils pensent que quand tu dis qu'un musulman, ils disent, ah ben, faut pas dire qu'un musulman est kafir. Non? Et, et, la même chose pour un non-musulman. T'as pas le droit de dire qui est kafir, qui est pas kafir. C'est juste Allah qui sait qui est kafir et qui est pas kafir. Mais Allah, mais ça c'est l'ignorance parce qu'Allah il a dit dans le Coran qui est kafir, qui est pas kafir. Allah il a dit que les chrétiens et les juifs sont des couffards de, des gens du livre qui sont mécréants. Hein et également les, les idolâtres qui adorent des autres choses envers Allah, c'est des mécréants. Et ça c'est prouvé et établi par le Coran. D'accord Et parmi les gens qui se disent musulmans, hein, si on a établi la preuve que ces gens-là ont fait un acte de shirk et de kufre, et qu'on a établi contre eux la preuve du Coran et de la Sunnah, et qu'ils ont su que ce qu'ils font des shirk et kufre, Et qu'ils continuent à le faire, ben, ceux-là sont des couffards aussi, sont des mécréens, c'est pas des croyants. Ou quelqu'un qui a renié la foi, renié quelque chose de la religion, qui dit non, on ne croit pas à ça, on ne croit pas à ça, on n'accepte pas ci, on n'accepte pas ça, hein, et qui savent que ces choses-là sont dans le Coran et dans la Sunna, et que c'est authentique, ceux-là aussi sont des mécréens après qu'on a établi la preuve contre eux. Hein. Donc, il faut pas mélanger les choses il y a une différence entre ça et ça, etc. Hein? Mais même si c'est des maigriens, comme on dit, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les tuer, parce qu'ils font partie des gens qui ont une entente entre nous et eux, et donc Allah nous a interdit d'agresser ou de tuer un kafir avec lequel on a une entente, c'est-à-dire notre gouvernement, notre pays, un pays musulman a une entente avec le, le gouvernement des de ce pays non musulman-là. Également toi tu es rentré dans le pays des non musulmans en signant un papier, en disant que tu vas adhérer aux règles et aux lois de ce pays, donc dans ce cas-là, tu dois écouter et suivre les règles de ce pays-là. Ce c'est pas comme, pas comme euh, certains qui disent que si tu es en Occident, la Sharia pour toi c'est c'est euh, la loi du pays où tu es, comme Tarek Ramadan qui dit que si tu es en France la charia pour toi c'est la loi de la république des choses comme ça, non c'est pas ça, oui c'est des trucs comme ça non, alors que okay, ça, ça n'a aucun okay, rapport yani. la charia c'est la charia, puis la, la loi de la république c'est la loi de Kofre qui rend halal ce que Allah a rendu haram, etc donc faut faut, faut distinguer entre les choses, faut pas mettre les choses en égalité. donc Alhamdulillah Rabbil Alameen Donc, euh, tout ce qui est en accord avec l'islam dans les principes et dans les règles et dans les lois d'un pays de couple, on le respecte. Et quand il y a des choses qui sont en opposition avec l'islam, on le rejette. Hein Donc ça c'est clair, c'est obligatoire de bien distinguer de comprendre ces choses-là. Après le cheikh il dit « Wal Rasul, Wal Sahaba, Atwa al khalq ولا نجأوا إلى هذا الأمر ولا استخدموا هذه الخطط وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وإنما كونه قتل أناسا من اليهود أعلن سب الله وسب رسوله وعاد الإسلام لكنه لم يسلك مع أعدائه أن دبر عصابات تقتل الناس وتنتقم من الناس وتطوف وتقتل هذا وهذا وه هذه وكل dus de Wa innama ifta alaha, ma ifta alaha the shwe, hisum at al Islam, al Muslim, het meest dicht bij de annahum van Allah is maar ze hebben nooit deze weg gevolgd, ze hebben nooit Cette manière hein, de tuer les gens comme ces gens-là font et euh, d'utiliser des plans pour euh, organiser des complots pour, ou des, des trucs pour tuer les coufards etc. Parce que le but c'est de les amener à l'Islam. Comment tu vas les amener à l'Islam si tu les tues hein Donc ça c'est quelque chose d'absurde que ces gens-là n'ont pas compris. Donc euh, il dit le Prophète Rasulullah il ne faisait pas ces choses-là ni les Sahaba. Hein, même si, par exemple, bon, il dit qu'il y a, dans certains cas, il y a des juifs qui ont insulté Allah et son messager, qui ont, et qui se sont opposés à l'islam, et donc cela, euh, parmi certains individus, parmi eux, qui ont été, qui ont été tués, mais ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui, qui qu organisent des groupes, des, des, des, des commandos, des, des, des gangs, pour tuer des gens, pour se venger des gens, et qui, qui vont sur des personnes pour essayer de les tuer. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'Islam et le Cheikh il dit que ça, les gens qui font ça, c'est des gens qui ont fait ça pour salir la réputation des musulmans et pour montrer que les gens qui font partie de l'Islam sont des tueurs, des criminels, des terroristes. حَتَّى تَسُوا أُسُمْعَةَ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَا يَتَحَقَّقُوا بِهَذِهِ الْمَثَالِكِ خَيْرًا وَإِنَّمَ هَذِيهِ تَرُقْ ملتوية لا سلة لها بالإسلام. الإسلام يأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتبيان الحق وتوضيح الهدى وأما أن يسلك مع الناس هذه المسالك، فهذه لا تحقق خيرا ولا تخدم هدفا Donc يقول الشيخ le chef شيء ça c'est quelque chose qui sale la réputation des musulmans et de l'islam et ça n'amène aucun Euh, yani, ça n'a aucun rapport avec l'islam. L'islam ordonne de faire le da'wah à Allah, d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens à Allah avec la sagesse, l'exhortation, la bonne exhortation, et, pour, et par la clarification de la vérité, et l'explication, et la clarification de qu'est-ce qu qui est la guidance. Et non pas par en tuant les gens et en essayant de les, de, de les attaquer et aller de cette façon. Hein Donc ça, c'est des gens qui ont mal compris le djihad en lui-même et qui ont mal compris la da'wa qui ont mal compris l'islam en entier en réalité donc il dit ça n'amène aucun biais et ça ne règle aucun de nos objectifs après il y a une autre fatwa à ce sujet là par le al sheikh on lui a demandé On lui a demandé, est-ce que de faire des attentats et de faire des, des euh, de sauter des, euh, des, des, institutions ou des, des, des constructions des, euh, des gouvernementales dans les pays des koufars, est-ce que ça c'est quelque chose qui est nécessaire et est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du djihad? de faire sauter des édifices gouvernementales, des, de des trucs comme ça. Il répond, il dit, non, ça, c'est pas permis. Il dit, la haze laïa يجوز permis والتخريب un لا يجوز roulet laïa لا على المسلمين est ويجر على المسلمين un musulman charwan, لا يجوز tour pour un musulman, un ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعه يجهزون الجيوش ويهزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات فيجر على المسلمين شرا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل الهجرة كان مأمور بكف اليد ألم, ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الذكاء. كانوا كان مأمور كان, كان بكف اليد عن قتال الكفار. لأن المسلمين ما عندهم استطاع في قتال الكفار. ولو قتلوا أحدا من من الكفار لقتلهم الكفار من آخرهم ووأستأصلوهم عن آخرهم لأنهم أقوى من المسلمين. <truits> donc le cheikh isn't ici il dit non, ce n'est pas permis. Les attentats et les destructions, ça c'est pas permis. Ça amène du mal pour les musulmans. Et euh, ça amène euh, le fait que des musulmans seront tués et seront expulsés, et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. Hein, comme par exemple l'action des, des, des gens qui font du vandalisme hein, par exemple, il y a des gens, même parmi les koufars, qui font du vandalisme, qu'est-ce qu'ils font Ils détruisent des, des trucs de, qui appartiennent à, au bien public, soit dans les rues, dans les endroits publics, ok Ils détruisent ça, soit pour montrer qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose, souvent quand ils font des manifestations par exemple. On va parler des manifestations plus tard dans le prochain cours. Mais c'est pour montrer qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose pour euh, faire une sorte de dénoncer quelque chose. Donc ils détruisent des choses. Et ils pensent qu'en détruisant les choses, ils affaiblissent le système ou qu'ils affaiblissent la société de coffre. Alors qu'en réalité, non. Parce que ici, bon, surtout ici en particulier, tout ce qui se passe ici c'est basé sur les assurances. ok, Et sur les taxes et les impôts. Donc quand les gens détruisent les trucs qui appartiennent aux, aux affaires publiques hein, et des choses gouvernementales et tout, ça augmente les impôts, ça, ça fait augmenter les taxes et ça fait augmenter les assurances. Donc au lieu de ramener du bien, ça ramène plus de mal, Hein <rire> parce qu'à la fin c'est les gens qui payent. Donc ça c'est un peu la même chose quand des musulmans font des actes comme ça, ils l'islam et ils pensent que de faire ça, ça va amener du bien, à la fin ça amène toujours plus de mal, parce que ça amène en co comme conséquence quest ce qu'on a dit, que les musulmans vont être tués et expulsés à cause de ça, et non, ça c'est pas permis, et ils disent qu'est-ce qui est permis dans l'islam, c'est uniquement le djihad, c'est-à-dire que des musulmans vont affronter une armée, armée musulmane. Qu'un le, que le dirigeant musulman a préparé et organisé, affronte dans une bataille une armée de non-musulmans. Ok Et ils combattent les non-musulmans d'une façon qui est déclarée et officielle. Ça, c'est le djihad. C'est ça le djihad. Une armée de musulmans qui affronte dans une bataille une armée de non-musulmans. Ok Et. Euh, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ils combattent les kuffars et ils euh, se battent de cette façon-là comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à son époque, lorsqu'il a affronté des kuffars et des mouchtikins à son époque. Il y avait une armée de musulmans qui affrontait une armée de non-musulmans et la guerre était ouvertement déclarée et c'était un champ de bataille. Aujourd'hui qu'est-ce qui se produit, ce n'est pas du tout ça, il dit le chef de faire des destructions, de détruire les choses, des constructions, et de détruire, euh, les, de, de, faire, de, de, de, de faire des attentats contre les koufars, les, les, les de cette façon-là, ça, ça amène du mal pour les musulmans. Regardez la mentalité de ces gens-là, au lieu de préserver les constructions, et les immeubles, les bâtisses des Kouffars, si par exemple dans les guerres, c'est ça, dans les guerres, les musulmans ne détruisaient pas les constructions des Kouffars, au contraire ils les gardaient pour par la suite pouvoir les utiliser, hein, pour les utiliser dans le bien hein. au lieu de devoir les reconstruire par la suite si c'est déjà là, ça hésite de reconstruire des choses inutilement, donc si tu es capable d'épargner la destruction des choses Et ça, c'est dans, dans la guerre officielle. Hein. Imaginez si c'est dans le cas de, où il n'y a même pas de guerre déclarée et que des individus, au nom de soi-disant de qu ce qu'ils font, et puis, peu importe qu est ce qu'ils prétendent, et ben, ils commencent à faire sauter des biens publics et des, des, des, des édifices et des, des, des constructions des kofas de cette façon-là, sans aucun droit. Donc, ça, c'est absurde et c'est complètement stupide. Et complètement contraire à l'islam euh, par-dessus. Euh, Par-dessus tout ça. Donc, le chef, il dit que le prophète, alayhi wa sallam, avant d'avoir fait le hijrah, avant d'avoir quitté Mecca pour aller à Al-Madin, il, il avait été commandé par Allah sallallahu wa de garder ses mains, c'est-à-dire de ne pas faire aucune acte et de ne pas attaquer les koufars, de garder ses mains et de ne pas attaquer les koufars. Comme Allah sallallahu wa a dit dans le verset 77, Dans Surah n'as-tu pas vu, hein, n'as-tu pas vu celui à qui on a dit, Kufu gardez vos mains, hein, c'est-à-dire, attaquez pas, hein, et établissez la salade et faites la zakat. Donc c'est comme pour leur dire, n'attaquez pas, hein, ne faites pas de violence, c'est pas le temps maintenant, c'est comme le Cheikh il dit, pendant 13 ans, il était à Makkah, et Allah lui a interdit d'utiliser la force, hein, n'utilisez pas la force, gardez vos mains. Hein parce que Pourquoi Parce que les musulmans n'avaient pas la force et la capacité. Ces gens-là ils disent, ah non, peu importe le nombre qu'on est, c'est pas grave, et peu importe la force qu'on a, c'est pas grave, Allah il va nous envoyer des anges et on va juste les attaquer et puis on va avoir le dessus sur eux. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils s'imaginent Parce qu'ils n'ont pas compris comment Allah se en train de faire les choses. Parce qu'en réalité, C'est vrai qu'Allah Subhanahu Ta'ala, quand les musulmans décident d'attaquer les koufars dans le jihad d'une façon qui est, qui est légale, Allah envoie les anges pour supporter les croyants. Ça, il n'y a pas de doute. Toutefois, pourquoi, pourquoi Allah Subhanahu a dit à Makkah aux musulmans, Koufu aïdiyakoum Yakum, gardez vos mains et ne faites pas d'actes de violence. Pourquoi il n'aura pas dit ça Pourquoi il n'aura pas dit à Makkah on va vous envoyer des anges, va dire toute seule, et combattre contre les kuffar, même si vous êtes juste 10 ou 15, attaquez les musulmans de Quraysh, Parce que il y a quand même une règle, des règles que Allah a établies dans sa création, et ces règles-là, il faut les respecter et les suivre, parce que c'est la Sunna qu'il a établie dans la création, que Il y a des différences de force entre les gens et que lorsque tu es faible, il faut prendre en considération la force de ton ennemi hein, pour éviter que les conséquences qui, qui, qui, qui arrivent par la suite du fait que tu attaques un ennemi qui est beaucoup beaucoup plus fort que toi, eh ben que, que comme conséquence de ça, tu vas être écrasé et exterminé. Donc le chef il dit que si les musulmans à La Mecque Ils avaient pensé à attaquer les Kufars à cette époque-là, qu'est-ce qui serait arrivé comme résultat C'est qu'ils seraient tous exterminés jusqu'au dernier. Donc Allah subhanahu wa savait qu'ils n'étaient pas prêts pour affronter les Kufars et donc il leur a interdit d'attaquer les Kufars, malgré que certains d'entre eux, parmi les musulmans, ils demandaient au prophète wa sallam, la permission pour pouvoir attaquer, pour pouvoir se défendre. Non, pas pour attaquer, mais pour, se, pour pouvoir se défendre contre l'agression des koufars que les koufars faisaient aux croyants. Et au début, c'était juste une question de défense. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Allah a réveillé le verset pour dire non. Gardez vos mains. Pourquoi Parce que vous allez avoir des conséquences très négatives si vous osez essayer d'attaquer les koufars à ce, ce moment-là. Et donc, gardez vos mains. Et n'attaquez pas, et ne faites rien de ce genre-là. Yani, et ne sait pas ce qu'il faut faire dans votre état, dans votre situation. Parce que les femmes étaient plus forts que les musulmans, et ils étaient sous leur, leur autorité et leur, leur force. Euh, après le Sheikh a dit Tu vous niet alleen om de dag, maar alleen om de dag te geven, dat is het moeilijke om de dag te geven. Dat al gezegd, als et ça n'a rien à voir avec le djihad si ça veut dire là, et ça amène du mal pour les musulmans, comme on le voit actuellement. Comme on a dit tout à l'heure à propos des musulmans dans la société, qui, ceux qui sont faibles, comment ça a un impact négatif sur eux, parce que, parce que ça les amène parfois à se désavouer de l'Islam et des musulmans à cause de ça, et, et à les éloigner encore plus, et bien c'est la même chose pour, sur le plan des États, sur le, sur le plan des pays, des gouvernements musulmans ça donne au, au, au gouvernement des Kouffars plus de force et plus de pression sur les gouvernements musulmans. Euh, parce que vous devez savoir une chose, c'est que tout, le, tout qu ce qui se passe dans les pays musulmans actuellement, comme par exemple ceux qui appellent à la démocratie, ou qui appellent à la, à la laïcité, ou qui appellent à par exemple laisser les, euh, enlever les femmes, euh, enlever le hijab des femmes, ou à mélanger les hommes et les femmes à l'école ou bien dans dans les dans les affaires gouvernementales ou bien à appeler euh, à abolir les règles islamiques dans les pays musulmans comme la polygamie ou bien euh, les règles de l'héritage islamique ou tout ce qui a rapport avec les règles de l'islam dans les pays musulmans en général et ben ça c'est il y a des gouvernements des non musulmans qui font des pressions économiques et des pressions politiques Et même parfois des pressions militaires pour que les musulmans changent leurs règles et suivent le, le, le système et les idées des non-musulmans. Donc, si il y a ces attentats-là, eh bien, ça augmente la force des non-musulmans sur les pays musulmans et sur les États et les gouvernements des musulmans. Parce qu'ils vont dire regardez maintenant, vous avez ça, ça c'est des terroristes qui font ça, et donc euh, si vous enseignez l'islam dans votre pays, et si vous suivez les règles de l'islam, qu'est-ce qui va arriver comme conséquence C'est que vous allez avoir ces choses-là, et donc nous, on, est, on, on vous impose maintenant de changer vos règles. Et il y a même des groupes en Arabie Saoudite, parmi les laïcs, hein, qui ont essayé de, de même d'appeler à changer les, les enseignements islamiques dans les, dans les livres d'enseignements de, de, de, islamiques dans les écoles et qui ont essayé de, et qui ont osé essayer de prétendre que s'il y a euh, eu des, des terroristes qui ont été parmi les Saoudiens, qui en a eu beaucoup parmi eux qui étaient des Saoudiens, c'est à cause du programme du euh, programme d'enseignement religieux de l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont dit ça, ça c'est un système ou un programme qui incite à détester les Koufas et à détester les non musulmans, etc. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Qu Qu'est-ce qu que ça amène La raison de, de, du fait qu'il qu y a eu ces groupes de saoudiens-là qui étaient actifs dans ces attentats et dans ces formes de terrorisme-là, C'est pas à cause de la dawa comme ils disent « wahhabites » ou « salafiste comme eux, ils prétendent. Mais c'est c'est surtout à cause de la dawa des ikhwan muslimines en Arabie saoudite, sous les noms de « sururiya » ou de Qutb qui depuis plus de 50 ans en Arabie Saoudite sont en train de prêcher ces enseignements de Sayyid Qutb et de Muhammad Qutb, et d'autres parmi ces soi-disant euh, islamistes Islam, là qui font partie de la mouvance des frères musulmans, qui se sont infiltrés dans la société saoudienne et qui ont éduqué des générations avec ces idéologies-là. Dans les écoles, ils choisissaient les meilleurs élèves et comme quand par exemple un élève excellait dans une matière ou dans une dans la par exemple il a eu la meilleure note de cette année là dans son dans son degré ou dans son niveau à la fin de l'année on lui remettait des cadeaux parmi les cadeaux qu'il recevait c'était des livres de Saïd Qutb et des trucs de Ikhwan Muslimeen parce que les gens qui les Ikhwan Muslimeen ont réussi en Arabie Saoudite, à s'intégrer et à rentrer dans le système éducatif saoudien, hein, et à influencer et à éduquer une partie de la, de la jeunesse saoudienne à ces idéologies-là, et à faire des camps d'été pour enseigner les jeunes, éduquer les jeunes à participer à ces, oui, et les scouts, bon, il n'y avait pas directement des scouts là-bas, mais il y avait d'autres associations qui, qui, jouent le même rôle que les scouts, hein, et puis même à Montréal, il y a les scouts, il y a, Même, même, même en Montréal, il y a les scouts musulmans, et c'est toujours les ikhwan musulmans qui participent à ça, parce que c'est Hassan al-Banna lui-même qui a commencé à suivre ces voies-là pour essayer de d'utiliser ça comme moyen de darwa et tout ça. Donc, ça, attendez, ça là, on va y revenir de toute façon, parce qu'il y a une partie qui va être euh, exclusivement euh, vouée à toute cette question des jama'at, des groupes et des, des, des, de cette Darwa dont on parle maintenant, vers la, euh, plus tard Inch'Allah dans quelques cours, donc ça, pas besoin d'en parler maintenant, parce que ça va être expliqué en détail, hein, tout ce qui a rapport avec ces personnes et ces groupes-là, on va en parler Inch'Allah et on va euh, aller jusqu'au jusqu cœur de, de la question, et là j'en parle juste comme ça, pour survoler la question, juste pour montrer que… Il y a ces influences-là en Arabie Saoudite et ailleurs, et c'est ça euh, c'est, de là que vient l'origine de ces, euh, de ces, de ces comportements extrémistes de la part de ces jeunes saoudiens-là, et non pas de la part des ulama, et non, de, non, non pas non plus de la part de, euh, du manhadj la, la da'wah de Muhammad Abdul Wahab. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, peut-être, euh, le fait que ces gens-là travaillaient en sourdine, pendant longtemps, l'Arabie Saoudite, et qui ils, ils ne faisaient pas leur darwa de façon ouverte, mais par la suite quand ils ont montré ouvertement leur vrai visage, là on a vu que leur premier ennemi et leur premier objectif, c'était pas d'attaquer les soi-disant comme ils disent les ennemis de l'Islam et mais c'est que c'est d'attaquer les pays musulmans et les dirigeants musulmans en premier. Okay. Et que leur premier but c'est non pas d'attaquer, euh, comme ils le disent, les couvards extérieurs mais comme ils considèrent que les que le gouvernement saoudien, les autres gouvernements des pays arabes sont tous les ennemis de l'islam en premier, et que c'est eux qu'il faut commencer à combattre avant de combattre euh, soi-disant les non-musulmans. Donc là, on, on voit un peu l'extrémisme de ces gens là dans ce, dans ce fait là. Donc le chef il dit aujourd'hui qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe comme à tenter ça ça ça n'a rien à voir avec l'islam et c'est pas ça le jihad de sabilillah et ça ça amène du mal pour les musulmans il dit tada ma hajara wa sallallahi wa sallam l'umma hajara wa sallallahi wa sallam kana 'indahu jaych wa kana 'indahu jaych wa anna huwa ansar hina idzin umira bil jihad أمر بجهاد الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم أن كانوا في مكة هل كانوا يقاتلون الكفار ابدا كانوا منهي منهيين عن ذلك هل كانوا يخربون أموال الكفار في مكة أبدا كانوا منهيين عن ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة والبلاغ. أما النزال. Wal-kital, هذا إنما كان في المدينه, لما صارت إلى الاسلام إلى دولاه. Donc, le shaykh, euh, que le prophète sallallahu alaihi wa sallam, il a fait le hijra, et lorsqu'il a eu une armée, et qu'il a eu des supporters, là, par la suite, Allah lui a commandé de faire le djihad. Hein, il a été commandé de combattre les koufars, de faire le djihad. Hein, dans le but d'établir la et d'élever la parole d'Allah, l'islam. Non, pas le but, ce n'est pas de tuer les gens comme gens là s'imagine. Et donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les Sahaba lorsqu'ils étaient à Mekka, le sheikh il dit, est-ce qu'ils ont combattu les kuffar quand ils étaient à Mekka Non, jamais. Ils étaient même interdits de faire ça. Est-ce qu'ils ont détruit les biens des kufars quand ils étaient à Mekka Non, ils étaient interdits de faire ça. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, le prophète sallam a été commandé de faire le dawah et de transmettre le message de l'islam, mais le combat et tout ça, ça n'a pas, ça, ça pas commencé, excepté à Médine, quand il y avait un État pour l'islam. Et donc, c'est une des idées, comme par exemple, comme qu'est-ce que le cheikh explique, quand il dit que quand il y a eu un État pour les musulmans, là, ils ont, là ils ont eu la permission de combattre par la suite parce qu'ils avaient la force. Et il y en a parmi ces groupes-là qui se disent, ah bon, étant donné que. Le Prophète a fait le djihad quand il a eu un état islamique, hein, donc ça veut dire que si on n'a pas de combat aujourd'hui, ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas un état islamique. Et donc comme priorité que ces gens-là se sont établis, c'est qu'il faut établir donc un état islamique. Et ils se sont fait des groupes et des gamins, comme on l'a dit, pour arriver à concrétiser l'établissement de ces états islamiques-là, soi-disant. Et ils ont mis des règles à suivre dans leur groupe pour arriver à appliquer ça, à appliquer ces soi-disant états état islamiques. Ça, on va en parler dans les cours qui vont venir plus, plus loin lorsqu'on va parler des Jama'at. ok C'est juste pour vous dire que le point qu'ils n'ont pas compris, c'est que même s'il y a un état islamique et que cet état islamique est incapable d'affronter les Koufa parce qu'ils n'ont pas la capacité militaire ou autre, Dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour eux de le faire, et ils ne doivent pas combattre dans des situations pareilles. Donc ça, c'est un point que ces gens-là n'oublient, ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. Après, le cheikh, on lui a posé une autre question. « Ma hukmou mayen zilou hadith al-Sab ibn Jussama fi qatl al-abriya wa tafjir al min ajli tarhib al-kuffar wa takhwifihim wa Sheikh c'est quoi le, le verdict au sujet de celui qui utilise le hadith de Asabn Jusamah qui parle de tuer les innocents quand on fait exploser les, euh, les constructions et les habitations euh, et les édifices les édifices dans le but de d'effrayer les couffards et de leur faire peur et de se venger pour qu'est-ce qui se passe euh, de mal chez les musulmans à cause d'eux. Donc il demandent c'est quoi la, la, le verdict au sujet euh, de celui qui était de se baser sur le hadith de as ibn Jussama. Et le hadith das sab ibn Jussama, c'est le hadith dans lequel on a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des euh, Lorsqu'il y a des femmes et des enfants qui sont tués dans des maisons, euh, mais involontairement, c'est-à-dire soit parce que par exemple, ils ont été attaqués on a on a attaqué les Koufa, puis que sans faire exprès, il y a eu des maisons ou des trucs qui ont été détruits et que ça a ça a tué et, et, et, involontairement des femmes et des enfants, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là Et donc ils essaient de se baser sur ce hadith-là pour dire que ah, ça c'est la justification, Que euh, c'est ça le hadith, ils ont demandé au prophète sallallam qu'est-ce qui arrive si on a détruit des maisons où il y avait des femmes et des enfants, puis c'est pas intentionnel, c'est pas fait exprès, et le prophète sallam a répondu, ils ont dit, eux ils en faisaient en voulant dire que ça, c'était pas intentionnel, parce que si tu regardes le hadith dans Sahih Muslim, il est mentionné dans le chapitre, et l'Imam al-Nawawi, il a mis comme, chapitre, euh, comme titre à ce chapitre, lorsque des femmes et des enfants innocents sont tués, et intentionnel, et pas intentionnellement, et ça vient directement après le chapitre où on mentionne les hadiths sur l'interdiction de tuer les femmes et les enfants. Donc, euh, c'est pour dire que l'imam muslim, il a mentionné un hadith qui prouve que c'est interdit dans l'islam de tuer dans le jihad des femmes et des enfants. Toutefois, quand ils sont dans les maisons, puis que ça arrive par par erreur, c'est pas intentionnel, hein, que ça arrive de cette façon-là, dans ce cas-là, c'est qu ce qu'on appelle des erreurs, et dans ce cas-là donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blâme pour… Les, les, les, les musulmans dans des situations pareilles, la même chose lorsque les Kouffars, eux, lancent des bombes sur des pays musulmans, puis que par erreur ils disent, ah ça, ça, tombe, ça a tombé sur une maison des, et qu'il y a eu des innocents qui ont été tués, ils disent, ah ben c'est pas notre faute, on n'a pas fait exprès. Hein? Des, comme on dit, l'erreur est humaine. Hein? Mais il faut éviter bien entendu des, des situations pareilles. Et donc, lui, le chef, il répond, il dit, ça, premièrement, c'est uniquement dans le djihad. Même si même si c'est vrai, même si c'était vrai, hein c'est uniquement dans le djihad. Et là, il n'y a pas de djihad. C'est des gens qui prend une dame, qui le met dans, dans la fin. Il dit, ah si, c'est le djihad, il y a Erhuan. Le chef, il répond, je l'ai entendu quand il disait ça. Ah là, c'est le djihad, il y a Erhuan. Donc, il, il, il, il essaie de faire comprendre aux gens et d'écouter mélangez pas les choses ces gens de Beda les khawarij ils prennent un hadith hors de son contexte et puis ils essaient de l'appliquer dans un contexte différent Ils essayer de justifier ce qu'ils font donc ça c'est dans le jihad non pas qu'est-ce que c'est gens-là font الكفار و هدم فيها من هذا إنما هو في الجهاد ليس لكل واحد من الأفراد أن يذهب ويخرد بدون جهاد بدون أمر ولي الأمر هذا لا يجوز هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية إلا شر على المسلمين فهناك فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة dus de koude de koude de koude van de koude de koude van de koude de koude van de de koude van de koude van de Et par exemple, on a besoin de détruire euh, une barrière ou euh, une, une forteresse qu'ils ont dans, à l'époque. Il y avait des forteresses. Hein, donc, pour détruire la forteresse, ils utilisaient des catapultes. Ils envoyaient des, des roches pour briser la, la forteresse ou la muraille. Hein, et puis, par la suite, ils, en, ils entraient dans la forteresse. Il dit peut-être que dans des situations pareilles des enfants et d'une femme étaient tués par erreur ou par accident, mais ça c'est dans le djihad uniquement, et non pas dans quest ce que ces gens-là sont en train de faire, Il dit, c'est pas n'importe quel individu, parmi des musulmans, qui décide comme ça un jour, du, un jour de s'organiser pour aller briser ou détruire euh, des, des constructions sans qu'il y ait de djihad et sans, sans qu'il ait la, le, le commandement du dirigeant des musulmans, ou du, du président du pays ou du, du chef du pays ou du roi, pour qu'il qu lui ait donné l'ordre et le commandement de faire des choses comme ça. Sinon ça n'est pas permis qu'est-ce qu'ils font, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Et ça, ça amène beaucoup de mal pour les musulmans, et comme conséquence à la fin, Hein, ça amène beaucoup de conséquences négatives pour les musulmans, comme on a dit. Et donc, il y a une différence. C'est ça que le Cherif dit. Il faut faire une distinction entre le fait de faire du terrorisme et de briser et de détruire hein, et faire des attentats, ça c'est une chose, et de faire le djihad dans le chemin d'Allah avec un, un dirigeant et un chef d'armée qui tient un drapeau musulman et Qui a une armée composée de musulmans, et que le djihad a été déclaré ouvertement et clairement. Il y a une différence entre ça et ça. Et donc il ne faut pas mélanger entre la vérité et le faux. Donc, Alhamdulillah. Après ça, il y a une autre question qui a été posée encore au chef Fouzan. Il dit Ma rayu fadilatikum fi ma yakoul inna tafjirat <middels> uh -huh. Donc, euh, le sheikh lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de celui qui dit que, actuellement, c'est obligatoire de faire des attentats et de, euh, de faire des Des explosions contre les coureurs. Ils disent que c'est obligatoire à notre époque parce que la umma est faible. Hein? Ça c'est le raisonnement de certains aujourd'hui. J'ai entendu des gens avoir des raisonnements aussi stupides. Et le chef il répond et il dit ولذيبها لتكون اضعف لاجل ان يتسلط Dat Dat celui qui dit, dit ça, ça que c'est obligatoire chez nous parce que la faible il dit ça plus faible encore hein elle est maintenant faible hein Et on veut pour que le confort puisse rentrer et nous écraser complètement et nous exterminer. Et donc ça, ça n'a rien à voir avec la sagesse. C'est ça, la, la mentalité de ces gens-là est alors, ils pensent, Ils pensent à l'envers. Ils pensent complètement à l'envers. Et après, oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est que. C'est ça, mais, eux ils pensent juste à faire, à faire qu'est-ce qu'ils font. Mais le, de construire un pays, de construire et d'établir quelque chose de ferme, hein, ça, ça se fait pas en détruisant, mais ça se fait en construisant. Toi tu veux établir un, un, un pays, tu veux, tu veux bâtir quelque chose, tu veux que les musulmans deviennent plus forts. Ça, ça demande quoi Ça demande que tu apprennes, ça demande que tu... de construire, ça demande de s'organiser, de planifier, d'organiser, de faire les choses en ordre. Ça demande pas de faire sauter les bombes et de tuer des gens. Est-ce que, est que… Oui, c'est ça, uh -huh. c'est comme ça, exactement. C'est ça, détruire c'est toujours plus facile que construire, hein exactement, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais beaucoup de, de jouets, et puis j'aimais beaucoup jouer avec ces jouets-là, j'avais un gros sac rempli de jouets. Pour, pour sortir les jouets, c'est toujours rapide, tu prends le sac, tu le viens à l'envers, et, et tous les jouets sont par terre, c'est facile pour jouer, là tu joues avec, tu t'amuses. Mais après, quand tes parents viennent et disent, bon, ça y est, là, remets tous tes jouets en ordre et mets-les dans le sac. Là, c'est de faire le ménage, c'est toujours plus long. Mais mettre en désordre, c'est très très facile et c'est très rapide. Eh bien, la même chose pour établir un état musulman et un pays musulman. Faire le désordre dans le pays, détruire et mettre euh, les choses à l'envers, ça c'est très rapide et très facile, tout le monde peut faire ça d'efforts, il y en a presque, hein. Mais de mettre les choses en ordre, et de corriger les erreurs, et de ramener les choses à, à leur place, et de, d'organiser les, les choses, et de nettoyer, hein, et d'enseigner, et d'éduquer, et de former, ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, hein. Et donc, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on est pris dans, comme je dis, des deux côtés. D'un côté, il y a les coups forts, Qui, qui nous, nous envoie toutes sortes de fitna, toutes sortes de problèmes dans nos sociétés et, et détruis, ils détruisent, veulent aider à détruire la société musulmane, et ça c'est facile de détruire comme on a dit, c'est très facile, hein, ils envoient là toutes les corruptions par la télévision, les mauvaises mœurs, les mauvaises habitudes, les mauvais, les mauvais comportements par leur influence, hein, ça c'est très facile de corrompre la, la morale des musulmans, des jeunes et des vieux. Et puis du côté des, des musulmans, ben il y a les munafiqis, les hypocrites, qui eux aussi travaillent pour égarer et détruire euh, le bien qu'il y a dans les pays musulmans, et d'un autre côté il y a les gens de a a aussi, qui travaillent aussi contre l'islam et contre les musulmans par l'intérieur, ok Donc tout ça contre nous, et maintenant il y a les ulama de l'islam, d'ahles sunnah wal Jamaa, et les gens qui veulent suivre cette voie, qui appelle la Ummah et les musulmans à reconstruire, à rebâtir, à reformer hein, et à ramener les gens au droit chemin. Et Ça c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, c'est très difficile et ça prend du temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre les choses en ordre et à leur place et penser qu'il faut voir les conséquences de ça, de qu'est-ce qu'on fait. Donc il euh, y a ça, puis après le chef dit, « Abbasso sallallahu alayhi wa sallam » ثلاث عشرة سنة والسلطة فيها للكفار وما أمر أحدا من أصحابه أن يغتال كافرا أو يخرب بيتا أو أن يأخذ مال كافر ها؟ وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه يجر على المسلمين شرا ومذالا فلما هاجر إلى المدينة وجد الدار والانصار والأعوان c'est <messant> de cela annonça la guerre et le jihad contre les infidèles le cheikh Zikrimethid Allah soit loué et a vécu dix, 13 ans hein, à Mecca, Mecque et à, à Mecca Mecque l'autorité et le pouvoir appartenaient aux infidèles il n'a pas ordonné à aucun de ses compagnons d'attaquer de faire des attentats de détruire des maisons de prendre les biens des infidèles jamais le prophète soit la paix sur n'a jamais ordonné ça que ça amène du mal pour les musulmans. Mais lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il a trouvé une, une, une terre, qu'il a trouvé une demeure, il a trouvé des supporters et des gens qui l'aidaient, là il a déclaré la guerre et le djihad contre les koufars. Et donc il faut savoir mettre chaque chose en son temps. Nous on ne dit pas on est contre le djihad, on ne dit pas que le djihad pas, ça ne fait pas partie de l'islam, On ne dit pas que le jihad il euh, y, y a comme certains égarés qui nient le djihad ou qui disent que le djihad c'est juste jihad djihad de nafs et que c'est juste un djihad contre contre tes passions et tes désirs, non C'est vrai qu'il y a le djihad contre nos passions et nos désirs et contre le shaitan, etc. Mais le djihad aussi contre les ennemis de l'Islam et pour élever la parole d'Allah et pour établir la da'wah, ça aussi ça fait partie de l'Islam et on y croit ça toutefois, chaque chose en son temps, et chaque chose en sa façon, et non pas comme ces gens-là utilisent le mot djihad, djihad, djihad, avec des discours émotifs et qui crient djihad jour et nuit, alors qu'à la fin en réalité ils ne font rien, ni pour l'islam, ni pour les musulmans, ni pour eux-mêmes, hein, hein Ouais. Ils jouent avec les sentiments des musulmans, Ouais ils vont te montrer des femmes qui sont violées, ils vont te montrer des, des enfants qui se sont fait euh, tuer, ils vont te montrer des images de, euh, de soldats américains ou israéliens qui ont fait telle, telle, telle chose à des musulmans, puis là ils vont te dire, regardez, qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose, tu es là assis, tu fais rien, tu vis dans la belle vie alors que tes frères ils sont en train de ci, de ça, oui, comme les attentats de Londres, la même chose, oui, exactement. Donc eux ils vont utiliser ça et puis ils vont et puis ils vont essayer d'utiliser ça pour essayer de, de, de motiver ou d'appeler des gens à faire des attentats pareils. Donc euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis euh, donc c'est ça. Quand quand le le chef euh, le chef il a dit quand le professeur sallallahu alayhi de, de support, donc il a commencé à faire le djihad. Donc c'est comme je disais à la fin, on n'est pas contre le djihad, on est pour le djihad, mais, pas, mais ce qu'ils font eux, ça c'est pas le djihad. Et non seulement ça, c'est que maintenant il n'y a pas de djihad en ce moment, parce que on a, les musulmans dans le monde musulman actuellement n'ont pas la capacité de le faire. Et si un jour il y a la capacité, mais que le dirigeant ne nous a pas demandé de le faire, on ne doit pas le faire. On doit attendre, que le dirigeant nous dise de le faire, et c'est lui qui décide, et c'est seulement lui qui a le droit de décider ça. C'est pas les gens dans la ville ou dans la société qui disent, ah oh ben là ça vient, on va décider qu'on va le faire. hein, D'accord Donc tout ça c'est des choses qui ont rapport avec des, des choses des gouvernements, des États et des gens qui ont une position d'autorité dans la société, c'est eux qui connaissent les euh, conséquences et les effets et les bienfaits et qui sont capables de, de, de connaître les pour et les contres, et de, de savoir quand il faut faire, quand il faut, quand il ne faut pas attaquer, hein. et donc euh, ce n'est pas à nous non plus de se mêler de ça, et de parler de ça, nous on peut juste clarifier aux gens, expliquer aux gens qu'est-ce que les savants de l'islam ont dit, ceux qui acceptent les acceptent, ceux qui n'acceptent pas, c'est tant pis pour eux, on pas, et non plus on n'a pas à entrer dans des débats avec eux, ces gens-là pour essayer d'argumenter avec eux, pour essayer de, de justifier quoi que ce soit, parce que eux c'est des gens qui aiment ça débattre et argumenter, et nous on dit à aux gens, voici ce que les Olamans ont dit, si tu l'acceptes c'est bien pour toi, voici les preuves du Coran et de la Sunna, mais si toi tu ne les acceptes pas, c'est tant pis pour toi, voici no, à nous notre voix et à vous votre voix, ok, ce n'est pas, pas notre voix, c'est pas de, de débattre avec ces gens-là. donc euh, Tu voulez dire quelque chose. Hum. Oui, c'est ça. On n'argumente pas avec les khawarij. On, a, on dé, ceux, ceux qui débattent avec ceux qui ont le droit de, de, de débattre avec les khawarij, avec les gens de bid'a, en général, c'est les ulama de l'Islam. Qui connaissent l'islam et quand ils vont débattre avec eux, ils vont être capables de leur montrer avec les preuves et de les convaincre avec les arguments. Comme le Abbas, quand il est arrivé à de Harura, n'est pas n'importe quel individu parmi les musulmans qui veut essayer de les convaincre sans connaissance. Il risque lui-même de tomber dans l'erreur. D'accord Donc, barakoulaoufikoum, jazakoumullahou khairan. سبحانه الله بحمدك شهدنا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه